wa anna khayra al-kalam kalam Allah wa khayra al-hadi hadi Muhammad sallallahu alayhi wa sallam wa anna sharra al-umuri muhdathatuha wa kullu muhdathatin bid'ah wa kullu bid'atin dalalah wa kullu dalalatin fi an-nar de la réalité de la secte de la Rafida chi'a al-Rafida et, euh, et c'est en réalité, je, plus, plus j'avance dans l'explication des, des, des points qui ont rapport à ça, plus je réalise l'importance et est de, de parler de ce sujet là Annie, parce que c'est, comme je l'ai dit dans différents cours précédents, Annie, que c'est devenu un, un point en fait, qui euh, on n'en entend jamais parler de la part des, de la plupart des, des musulmans qui sont responsables dans les communautés musulmanes il y a comme un silence euh, à ce sujet il n'y a pas a personne qui ose en parler euh je parle pas parmi les salafiyines bien entendu les alhamdullah les ulama les salaf, ils en parlent ils clarifient ces choses-là ils les expliquent hein, mais par, parmi les musulmans qui font partie des, des groupes de hizbiyya ou bien ceux qui sont juste des, euh, yani, des musulmans qui, qui n'ont pas vraiment de de clair Hein, encore moins, ils en parlent, eux aussi Donc, euh, ça fait qu'il y a beaucoup de confusion Comme je l'ai dit, il y a beaucoup d'ignorance et de confusion à ce sujet-là Et d'un autre côté, il y a les hezbyïens qui, au, au lieu de, de clarifier la réalité à leur sujet La cachent volontairement pour tromper les musulmans hein. Donc, euh, il y a quelques jours je suis tombé sur une, sur une parole de, du frère de Tariq Ramadan c'est Hani Ramadan je pense que j'en ai, ai parlé au dernier cours c'était une chaîne iranienne qui qui l'avait contact, contacté à Genève pour lui poser des questions sur le Khomeini parce que je crois qu'ils étaient en train de fêter la, une, la, je sais pas un anniversaire par rapport à, à la mort de Khomeini ou quelque chose comme ça en tout cas Allah al-Musta'an, et puis ils lui ont posé la question qu'est-ce que représente Al-Khomeini pour le monde musulman, ou je sais pas, pour le monde entier, pour l'humanité, en tout cas des trucs comme ça, subhanallah et sa réponse m'a vraiment euh, étonné, Annie. en fait ça ne m'a pas étonné d'un côté, parce que je sais que c'est le manhaj d'Ikhwan mais d'un autre côté euh, ça m'a choqué à quel point il était allé loin dans sa, dans sa parole Yani pour glorifier Al-Khomeini et dire les choses qu'il a dites c'était grave donc euh, il a dit qu'Al Khomeini c'était non seulement euh, l'imam des chiites mais c'est l'imam des chiites et des sunnites ensemble donc ça c'est le premier mensonge qu'il a donné ensuite euh, il a parlé de, de qu'est-ce que la révolution iranienne de 1979 représentait pour les, pour les musulmans dans le monde etc en disant que c'était euh, une expression de you know, la rébellion contre les les, dictateurs, les dictatures et les, les impérialisme etc etc plein d'autres uh, paroles qu'il a dites. il y a des choses qui sont bien entendu contraires à l'islam mais c'est juste pour uh, donner comme exemple you know, comment ces gens là qui sontés uh, you know, à la tête d'organisation et d'organisation et de, de, et de, de groupes d'associations soi-disant islamiques et musulmanes, et eh bien on voit que, que si c'est ça leur manhaj si c'est ça leur aqid, si c'est ça leur compréhension de l'islam alors comme on dit on n'est pas sorti du bois c'est vraiment il euh, y a des gens qui à cause de leur ignorance ou à cause de leur égarement amènent les musulmans vers des, des voies vraiment égarées des, loin de la, de la réalité du Coran et de la Sunna Donc on va continuer tout de suite donc inshallah avec la lecture euh, avec la lecture de, des paroles du de, de chef Ibrahim Al-Ruhaili dans son livre on est à la page 24. Et on est au, au deuxième point c'est à dire C'est à dire la, yani, le développement de la secte de Rafida et euh, yani, comment elle, elle a évolué et l'explication de du rôle que les juifs ont joué dans so, sa propagation et son développement shaykh al-ti awwal man ya'a awwal man man ya'rifu annahu da'a awwal awwal man yu'rafu annahu da'a ila usul aqaid al من يهود اليمن أسلم في عهد الخليفة الراشد عثمان بن عفان رضي الله عنه وأخذ ينتقل بين أمصار المسلمين للدعوة لهذا المعتقد الفاسد وهذا نص, وهذا نص ما ذكره الإمام الطبري في تاريخه في شأن الرجل ضمن حوادث سنة 35 من الهجرة النبوية الشريفة « La première personne qui a été connue parmi ceux qui appellent au fondement de la croyance des Rafidah, hein, et qui, qui sont les fondements sur lesquels sont basés le reste des autres croyances des Rafidah, cette personne-là c'est un juif qui s'appelle Abdullah ibn Sabah, qui fait partie des juifs du Yémen. » il s'était converti à l'époque de Othman ibn Affan radiyallahu anhu, puis il a commencé à se promener d'une ville à l'autre parmi les musulmans pour appeler à ses fausses idées et voici un texte hein, des paroles que l'imam tabari mentionne dans son livre Tarikh At-Tabari à, à propos justement de cette question là, ça c'est des paroles qui sont tirées de son livre Tarikh At-Tabari c'est un livre d'histoire que l'imam tabari a écrit qui et c'est le volume 4 à la page 340 donc il parle des événements qui sont produits euh, en l'an en l'an euh, 35 de la hijra du prophète mohammed sallalahu alayhi il dit qala kana abdullah فبدأ بالحجاز ثم البصرة ثم الكوفة ثم الشام فلم يقدر على ما يريد عند أحد من أهل الشام فأخرجوه حتى أتى مصر فاعتمر فيهم فقال لهم فيما يقول لعجب ممن يزعم أن عيسى يرجع ويكذب أن محمدا صلى الله عليه وسلم يرجع وقد قال الله إن الذي فرض عليك القرآن لرادك إلى معاد فمحمد أحق بالرجوع من عيسى وقال فقبل, قال فقبل, ذلك فقبل ذلك عنه ووضع لهم الرجعة فتكلموا فيها ثم قال لهم بعد ذلك إنه كان ألف نبي ولكل نبي وصي وكان علي وصي محمد ثم قال محمد خاتم, خاتم, خاتم الأنبياء وعلي خاتم الأوصياء ثم قال له بعد ذلك من أظلم ممن لم يجز وسية رسول الله صلى الله عليه وسلم ووثب على وصي, وصي رسول الله صلى الله عليه وسلم وتناول أمر الأمة donc uh, on va commencer par traduist tahtsilat Il, il cite donc les paroles de l'imam tabari dans son, son tarif euh, il, euh, il dit que l'imam At-Tabari l'imam tabari dit que l'imam tabari dit que l'imam At-Tabari était un juif des gens de Sonah au Yémen et sa mère était noire et euh, bien entendu ça n'a en aucun rapport avec euh, le fait qu'il était un égaré mais c'est juste qu'il mentionne ce fait là parce qu'on l'appelait Ibn Saudah Il fait et nous saudait son surnom, le, le fils de la noire. Aslam Osman s'est converti à l'époque de Hothsman, puis il a commencé à se promener dans les, dans les différentes villes des pays musulmans pour essayer d'égarer les gens. Il a commencé dans lejaz, c'est à dire euh, dans, les, dans, le, dans les régions qui sont auprès de la mer, de la mer morte, euh, pardon de la mer rouge. El Hijaz, el Medin, el Mecque Thumma el Basra Thumma el Kufa A Basra y a Puis ensuite En Syrie A Shem la Palestine, la Syrie, toute cette région-là Mais il n'a rien été capable de faire Dans la région de Shem Dans la région de Syrie, il a été expulsé Puis Il est parti ensuite en Égypte Il a commencé à se promener parmi les gens de l'Égypte et il, il disait voici ce qu'il disait aux gens il dit voici des choses qu'il disait par exemple aux gens il dit je m'étonne ou bien c'est étonnant je m'étonne des gens qui disent que Isa va revenir et qui ne croient pas que le, le prophète Mohamed sallallahu alayhi wa va revenir donc c'est comme s'il si leur disait comment, comment vous pouvez croire que Isa va revenir sans croire que le prophète Mohamed sallallahu alayhi wa va revenir donc il les dit Il les appelait à des idées, en, en, en se basant sur des sentiments, hein, pour, les, pour les attirer. Non pas pour céder pour, sur des textes ou sur des preuves, mais uniquement sur euh, des sentiments. Hein. Et donc, il leur disait des choses comme ça. Comment vous pouvez croire qu'Isa euh, va revenir, puis vous, vous, vous niez que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa va revenir, et puis il leur mentionnait des versets, un verset qui, qui est bien entendu qui n'a aucun rapport avec ça, mais qu'il utilisait lui comme justement pour les pour essayer de les convaincre. Il leur dit il leur mentionnait le verset 85 dans le surat al-Qassas qui dit « Celui qui t'a prescrit le Coran te ramènera certainement à lui. » Te ramènera certainement à lui. Donc, il mentionnait euh, ce verset-là. Et puis, euh, bien entendu que ça n'a pas rapport avec le fait que euh, Euh, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam va revenir avant la fin des temps hein. contrairement à Isa alayhi wa sallam il y, y a des textes dans le courant et dans la sunnah qui mentionnent justement qu'il va revenir vers la fin des temps donc il, lui Abdullah ibn Saba il disait si Mohammed sallallahu alayhi wa sallam hein, si Isa alayhi wa sallam, va revenir donc le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam mérite encore plus de revenir et il euh, y a des gens qui ont accepté ces idées là de lui et puis, il leur a fait croire, justement, cette idée-là de Raja, qu'il va revenir. Puis ensuite, il leur a dit qu'il y avait mille prophètes, puis pour chaque prophète, il y avait un vice-gérant, et que Ali était le wasi, il l'appelle wasi, en Ahab. Et le vice-gérant du prophète, M.S., c'était Ali, radiyallahu anhu. Et ensuite, il a dit que, étant donné que le prophète, M.S., est... ...le dernier des prophètes... ...alors Ali est le dernier des Vizjirans... ...ou le dernier des ils ont dit ...il leur a dit ensuite... ...et qui est plus injuste... ...que celui qui n'a pas exécuté... Le, le, le, ...le testament... ...du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam... ...et qui a... Euh, ...n'a pas exécuté son testament... ...et qui n'a pas donné la place... Euh, au vice-gérant du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam et qui a pris la dirigence ou le commandement de la Ummah à sa place donc euh, c'est comme ça qu'il propageait ses idées ثumma qala lahum ba'da thalika inna Uthman akhazaha bi ghayri haq wa hadha wasiyu rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam fanhadab fanhadou في هذا الأمر فحركوه وابدأوا الطعن في أمرائكم فانهضوا في هذا الأمر فحركوه وابدأوا الطعن على أمرائكم وأظهروا الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر تستميل الناس وادعوهم إلى هذا الأمر donc <coughs> il dit yeah. il dit ensuite, il a dit aux gens qui qui le suivaient que Othman avait pris le pouvoir injustement et que Ali, c'était lui le, le vigérant qui devait être le successeur du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam alors il, il incitait ces, ces, les gens qui l'ont suivi à partir et à faire, à faire de, de l'agitation avec ce, ces paroles-là et ces idées-là et ils ont commencé il, il leur disait, commencez par accuser et euh, insulter et dire du mal de vos dirigeants et de vos gouverneur, et montrer que vous ordonnez le bien et que vous interdisez le mal. Et comme ça, les gens vont pencher vers vous et vont être d'accord avec vous et appeler les gens à ces, à ces choses-là. Alors, il a envoyé ces euh, euh, agitateurs un peu partout hein, pour inviter les gens à ces choses-là, puis pour faire de, de la corruption dans les pays musulmans. Et puis, ensuite, Il écrivait et il communiquait par écrit avec ses collaborateurs dans différents pays, dans différentes régions. Les gens qu'il avait réussi à corrompre, il les contactait par écrit, puis il leur envoyait des choses de façon secrète pour les influencer et pour les inciter à faire certaines choses. « Ha que la khan et وكذا سي لا فين دي لا سيتاسيون الرحيلي دي انsuite هكذا كانت بداية الرفض وما زالت تلك العقائد التي دعا اليها ابن تسير في نفوس اناس من أهل الزيغ والضلال تتشرب تتشربها قلوبهم وعقولهم حتى كان من ثمارها مقتل الخليفه الراشد ذي النورين عثمان بن عفان رضي الله عنه على يد هذه الشرذمة الفاسدة حتى إذا جاء عهد علي بن أبي طالب رضي الله عنه بدأت تلك العقائد تظهر إلى الوجود أكثر من في قبل إلى أن بلغت علي رضي الله عنه فأنكرها أشد, أشد ما يكون الإنكار وتبرأ من من منها ومن أهلها ومما صح في ذلك عن علي رضي الله عنه ما رواه ابن عساكر عن عمار الدهني قال سمعت أبا الطفيل يقول رأيت المسيد ابن لجبة أتى به ملببه يعني ابن السوداء وعلي على المنبر فقال علي ما شأنه فقال كذب على الله ورسوله يكذب على الله ورسوله صلى الله عليه وسلم دعوة للشيخ لديه Ensuite, il dit donc, c'est ainsi que la religion des Rafada a commencé. Et ces croyances que Abdullah ibn Saba a commencé à propager et à faire entrer dans les cœurs des gens, parmi les gens de la, de la déviation et de l'égarement, ces, ces croyances ont continué à, à, à s'infiltrer ou à rentrer dans les cœurs et dans les, dans les esprits des gens, jusqu'à ce qu'elles commencent à inspirer et à, à avoir des fruits et ça a, cause, ça a eu comme conséquences justement la, la, le, le meurtre de, du khalifat Rachid Zinnourayn Othmane ibn Affan ils l'ont tué, ce sont ces gens-là qui l'ont tué hein? et ensuite qu'est-ce qui est arrivé euh, et les, les, ces croyances ont continué à se propager jusqu'à ce qu'elles atteignent euh, après la mort de Othmane euh, anhu, il y a eu l'époque de Ali ibn Abi Talib il y a commencé ces croyances ont commencé à apparaître ouvertement hein, à exister ouvertement les gens commençaient à les exprimer ouvertement à cette époque là mais c'était encore à un niveau très limité mais ça commençait à se propager ces idées là jusqu'à ce que'elles arrivent aux oreilles même de Ali anhu, hein. donc euh, Lorsque Ali anhu, a entendu ces idées-là Et ces, ces croyances-là il, il les a euh, condamnées il les a, il les a dénoncées Et il s'en est désavoué Il s'est désavoué de ces croyances-là Et des gens qui les propageaient Et parmi ce qui a été rapporté Justement à ce sujet-là Dans euh, de, de, de, des paroles D'Ali de, euh, Dans, dans L'histoire de la de la ville de Damas, ça c'est dans le volume 9, à la page 331, il dit, euh, c'est rapporté selon Ibn Asakir, selon Ammar al-Tuhni, il dit qu'il a entendu Abou Taufel, qu'il disait, j'ai vu Ibn Musayyib Ibn Lajbah, ou Lujbah, qu'il a, qui a amené, c'est-à-dire qu'il a amené Ibn Saudah, alors qu'Ali était sur le même barbe. Alors Ali radiallahu anhu a dit qu'est-ce qu qu'il a? Qu qu a fait ou c'est quoi son problème et euh, on a répondu il a, il a menti sur Allah et sur son messager ensuite il mentionne d'autres exemples il dit donc ça c'est qu'est-ce que j'ai à faire avec ce qu'est-ce que j'ai à faire avec ce gros noir c'est ce qu'il a dit selon Yazid ibn Wahb ibn Ali qu'est-ce que j'ai à faire avec ce celui-là en voulant dire j'ai rien à voir avec lui je me désavoue de lui wa min tariq Yazid ibn Wahb aydan an Salama ibn Shu'bah qala Ali ibn Abi Talib mali wa li hadha al-hamit al-hamit al-aswad yani Abdullah ibn Sabah wa kana yaqa'u fi Abu Bakr wa Umar Donc, dans le même livre, encore une fois, euh, la, la même, euh, le même genre de parole, lorsque euh, ça s'est rapporté selon Yazid ibn Wahb, également, et Salama ibn Shouba, que Ali ibn Abi Talib a dit, qu'est-ce que j'ai à voir avec ce gros noir, c'est-à-dire Abdullah ibn Sabah, qui insulte Abu Bakr et Omar. Il se désavouait de lui. Et ce sont les An Ali, radiyallahu anhu, bi-assani din sahiha. Et ces narrations sont, euh, sont confirmées et, et avec des chaînes de transmission authentiques qui reviennent jusqu'à Ali, radiyallahu anhu. Et euh, ça, ça a été expliqué dans, euh, justement, une note de bas de page ici qui dit قال <t> à Cheikh Suleyman al-Olda et qu'à ressaltent les Cheikhs Nassir al-Din l'Albani, jazàhu Allah un khairan bi-assanid. Hàzi, riuàat l'idiraastihà fadabatàà baiin sàhiix wàhasan wà sàhiix l'ighairi. Abd al-Dabn al-Saba wà aferhu fi a'daath al-fitna fi sadri d'islam yani min al-hashia. Donc, ça c'est pour expliquer qu'il y a un, un homme qui a écrit un, un, un, des, un, des, un des un des des ma chèque qui a écrit un livre sur la fitna et Abdullah bin Saba et son rôle dans la, la fitna à l'époque, au début de l'islam il s'appelle Suleyman al-Aouda il dit qu'il a envoyé au chèque Nasruddin al al-Albani les, les isnades les narrations d'Ali à ce sujet là et il les a vérifiés il les a étudiées et il a euh, conclu qu'elles étaient euh, soit, صحيح, soit authentiques soit euh, Hassan soit qu'elles étaient bonnes ou soit qu'elles étaient hein? donc ça c'est pour montrer que ces narrations là qui sont rapportées sur Ali anhu, elles sont authentiques et les membres et les membres et les membres en Abdullahi ibn Saba et d'a'arroboubiya sur Ali c'est فاحرقه علي رضي الله عنه هو واصحابه بالنار يقول الجرجاني السبائيه من الرافضه ينسبون إلى عبد الله عبد عبد وكان اول من كفر من اول من كفر من من قال قال علي رب العالمين Uh, donc, il dit ici que les historiens et les savants des spécialistes dans les sectes hein, et les différentes positions des, des, des sectes, ils ont dit que Abdullah ibn Saba avait même été même aller jusqu'à prétendre la divinité. Hein, que Ali était le maître de l'univers, qu'il était, qu était, qu était divin. Hein, anhu. Alors Ali, radiallahu anhu, l'a fait brûler vivant. L'a fait brûler lui ainsi que ses, euh, que ses compagnons avec le feu. Donc, et il mentionne les paroles ici ensuite de Al-Jurjani, dans son livre Al-Tarifat, euh, à la page 103. C'est un livre qui explique les définitions, les différentes des différents termes qui sont utilisés dans l'aqidah, il est défini ou les, les termes philosophiques ou autres et donc il dit que c'est une des sectes, parmi les sectes des rafidah qui insultent hein, les sahaba et, et parmi leurs croyances c'est que ils, euh, premièrement ils, ils, ils, ils suivent Abdullah ibn Saba c'est pour ça qu'on les appelle et euh, c'est les premiers qui ont été déclarés parmi les rafidah et Euh, ils disent à propos de Ali qu'il est le seigneur de l'univers qu'il est le maître de l'univers alors Ali lui-même l'a fait brûler lui ainsi que ses que ses compagnons hein, il les a brûlés par le feu wa yaqul al-mult al-mult al-multay ما في معرض حديثه عن السبعية هم أصحاب عبد الله بن سبع قالوا لعلي عليه السلام أنت أنت قال ومن أنا قالوا الخالق البارئ فاستتابهم فست فلم يرجعوا فأوقد لهم نارا ضخمة فأحرقهم وقال مرتجزا مرت مرت مرت لما رأيت الأمر أمرا منكرا أججت ناري ودعوت قنبرا وذهب بعض المؤرخين إلى أن علي رضي الله عنه لم يحرق ابن سبأ بالنار وإنما نفاه إلى المدائن ثم ادعى بعد موت علي رضي الله عنه أن علي لم يمت وقال لمن نعاه لو جئتمون بدماغه في سبعين سرة Euh, il dit qu'il <coughs> y a un autre, un autre auteur qui, qui a expliqué euh, ou bien un autre qui a, qui a expliqué lorsqu'il a parlé justement euh, de, de la secte des sabaiya qui des gens qui suivaient Abdullah ibn Saba euh, il, il a mentionné justement Euh, certaines choses à ce sujet-là et si on veut les détails à ce sujet-là ils, ils sont mentionnés dans Al-Fasl d'Ibn Hazam, le volume 5 à la page 36 dans Al-Tabsir, le dîme de Al-Asfaraïne à la page 123 et dans Al-Milal de Al-Shahristani le volume 1 à la page 177 et dans al an de l'imam al-Sam'ani euh, au volume 7 à la page 46 donc il, il dit que <coughs> al-sabaïya ça c'est al-multi ou al-multay je ne sais pas comment prononcer mais il dit que quand il a parlé des sabbaïs il a dit ce sont les gens qui suivent -Saba. ils ont dit au sujet de Ali alayhi salam tu es tu es tu es, tu es, euh, tu es qui tu es hein, anta anta Il, il, répète, il, il répète deux fois le, le, le, le pronom « Anta, Anta » on voulait dire « Tu es celui-là celui »« C'est toi » il dit « Et qui suis-je » Ali radiyallahu anhu dit « Et qui, qui suis-je moi ?» quand, quand ils ont dit « Tu es-tu »« Tu es toi ?» il a dit « Et qui suis-je moi il ?» ils ont répondu « Tu es le créateur »« Celui qui a tout créé de, à partir de rien » Alors Ali, il les a appelés à la repentance, les a appelés à se repentir, et ils ont, ils ont refusé de, de se repentir. Alors, il a, fait, il a fait faire un feu, un grand feu, puis il les a fait brûler dedans. Et en, en faisant ça, il a dit sa parole bien connue, euh, « Lorsque j'ai vu l'affaire était devenue mauvaise, très mauvaise, j'ai fait allumé mon feu et j'ai appelé Kambara. Kambara qui était son serviteur. Hein? Et ça s'est mentionné dans At-Tambih, à la page 18. Euh, donc, donc euh, certains historiens ont mentionné que Ali, radiyallahu anhu, n'avait pas fait brûler Abdullah ibn Saba avec les autres. Qu'il avait seulement fait brûler Euh, les autres, mais pas Abdullah ibn Sabah il paraît qu'Abdullah ibn Sabah il l'avait euh, envoyé en exil dans les, euh, régie, la région de Mada'in puis ensuite il a prétendu lorsque Ali radiyallahu anhu est mort il a prétendu que Ali radiyallahu anhu n'était pas réellement mort hein? et à chaque fois que quelqu'un lui disait que Ali radiyallahu anhu était mort il disait même si vous m'apportez son cerveau ou sa cervelle dans soixante dans soixante-dix euh, petits sacs je vais pas croire en sa mort je ne vais, vais pas croire qu'il est mort réellement euh, ensuite le euh, sheikh il dit et le mot d'abord est vrai ويشهد له ما جاء في صحيح البخاري عن عكر ما رضي الله رحمه الله قال أتى علي رضي الله عنه ب بزنادق فأحرقهم فبلغ ذلك ابن عباس فقال لو كنت أنا لم أحرقهم لنهي رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تعذبوا عذاب الله ولا, قتل ولا قتلتهم donc ici euh يعني il dit probablement que la première parole c'est celle qui est correcte hein? du fait que يعني celle qui prétend, qui dit que euh, ils ont tous été brûlés sans exception euh et il dit que parmi les choses qui témoignent de ça Euh, il y a la parole de al-bukhari dans le sahih dans le sahih qui rapportait sur ukrima il dit que ali radhiyallahu anhu avait ramené des hérétiques et qu'il les a fait brûler et que abdullah, euh, abdullah ibn abbas ma, a entendu ça il a entendu que ali radhiyallahu anhu avait fait brûler les hérétiques alors Euh, ibn Abbas, anhu, a dit, si c'était moi, je ne les aurais pas fait brûler. Parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a interdit ça. Euh, il a dit, ne châtiez pas par le châtiment d'Allah. Mais il a dit, mais je les aurais fait exécuter quand même. Hein? Parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, celui qui change sa religion, exécutez-le. Les apostas, ils doivent être exécutés bien sûr, donc e euh, cause de... donc il a mentionné ça comme exemple et ça c'est pour montrer en même temps ça nous montre la position des salaf envers les, les gens qui euh, amènent des hérésies et qui, qui, qui opposent les, les fondements de l'islam et qui disent des paroles de kofre hein, de cette façon c'est comme ça que les salaf réagissent envers eux c'est-à-dire abdullah abdullah ibn abbas et Ali anhu, ainsi que les autres parmi les Sahaba lorsqu'ils ont entendu parler de ces bid'a et de ces euh, formes de zandaka et d'hérésie, voici, voici comment ils ont réagi toutefois on voit que les jeunes bid'a aujourd'hui à notre époque hein, ou bien les, les hezbyens ils veulent adopter, adopter une autre attitude envers les jeunes bid'a et parfois même ils veulent prétendre que il yani, y les gens de Bidasson, euh, il faut les accepter, il faut, les, il faut travailler avec eux, il faut collaborer avec eux, hein, il ne faut pas les critiquer parce que, soi-disant, on est dans une position de faiblesse, etc., etc., dans le but de combattre les, les, les juifs et les chrétiens ou les koufars, il faut oublier les différences qui existent entre nous. Ça, c'est des exemples de contradiction avec le manhash des salafs. Hein. Et le sheikh, il dit, ensuite, قال ابن حجر في شرح الحديث بعد أن ذكر بعض الروايات في هؤلاء المحرقين وفيها أنهم أناس كانوا يعبدون الأصنام وفي بعضها أنهم, كانوا أنهم قوم ارتدوا عن الإسلام على اختلاف بين الروايات في تعيينهم قال بعد ذلك وزعم أبو المظفر الإسفراين في الملل والنحل أن الذين أحرقهم علي طائفة من الروافض ادعوا, ادعوا, فيه ادعوا فيه الألوهية وهم السبائية وكان كبيرهم عبد الله بن سبى يهوديا أظهر الإسلام وابتدع هذه المقالة وهذا يمكن أن يكون أصله ما, ما, وهذا يمكن أن يكون أصله ما رويناه في الجزء الثالث من حديث أبي طاهر المخلص, المخلص من طريق عبد الله ابن شريك العامري قال قيل لعلي إن هنا قوما على باب المسجد يدعون أنك, رب أنك ربهم فدعاهم فقال ويلكم ما تقولون قالوا أنت ربنا وخالقنا ورازقنا إلى أخره ثم ساق بقية الرواية. بقية الرواية وفيها أن علي رضي الله عنه استتابهم ثلاثا فلم يرجعوا فأحرقهم بالنار في أخاديذ قد حفرت لهم وقال إني إذا رأيت الأمر منكرا أو, إذا رأيت أمرا منكرا أو قدت ناري ودعوت قنبرا قال ابن حجر هذا سند حسن fa'ala hadha yakunu tahriq Ali radi Allahu anhu lis-Sabaiyya thabitan wa sawa'a wa sawa'a akana dhalika bi athar Ikrimah fi al-Bukhari am bi hadha al-athar ala l'Imam Ibn Hajar dans Fath al-Bari le volume 12 à la page 250, 270 Ibn Hajar, il explique cette parole hein, dans, qui, qui est mentionnée dans Al-Bukhari, selon Ikrima. Il mentionne cette, cette parole qui est rapportée, après avoir rapporté toutes les différentes narrations au sujet de ceux qui ont été brûlés. Et parmi les différentes narrations qui ont été mentionnées, euh, il y a des, euh, il y en a qui disent que c'était un groupe de gens qui adoraient les idoles. Il y en a d'autres qui ont dit que c'était des gens qui avaient apostasé de l'islam. Selon les différentes versions qui sont mentionnées par Ibn Hajar, euh, à, à propos des, des individus euh, et à propos de, les, de, de leur désignation, c'est-à-dire de désigner qui ils étaient. Puis après avoir dit ça, il dit, et Ibn al-Mudhafara al-Esfaraïni, dans son livre Al-Milal wal-Nihal, qu'on l'a mentionné tout à l'heure, Hein, il dit que ceux que Ali anhu avait fait brûler Sont un groupe parmi les Rawafid Qui avaient prétendu hein, à son sujet Qu'il avait la divinité Qu'il avait Al-Huluriya Et ce groupe là sont les As-Sabaiyya qu'on appelle As-Sabaiyya ceux qui suivaient Abdullah ibn Sabah Et leur plus, leur plus grand, hein, leur chef C'était Abdullah ibn Sabah Un juif Euh, qui avait prétendu ou montré qu'il était musulman, puis qui avait innové cette nouvelle position, cette nouvelle croyance, cette nouvelle euh, parole. Et il est bien possible que ce soit euh, la, cette base, la base de cette euh, position-là, c'est ce qu'on avait, la base de cette opinion-là, c'était basé sur qu'est ce qu'on avait rapporté dans le volume 3, hein, le hadith d'Abi Tahir, Al-Mulakhass euh, ou al -Muklis. Euh, selon Abdullah ibn Sharik al-Ameri, euh, qui mentionne que, on a dit à Ali, « Il y a des gens devant la, devant la mosquée qui prétendent que tu es, ton, que tu es leur Seigneur. » Alors, il les a appelés. Il les a appelés. Alors, ils sont, il, il, il, il les a appelés. Il leur a dit, « Malheur à vous, qu'est-ce que vous dites ?» Et ils ont dit, « Tu es notre Seigneur, notre Créateur, notre, celui qui nous donne notre, notre subsistance. » Comme ça c'est mentionné dans Fathal Bari puis ensuite Ibn Hajar hein, il mentionne les autres riwayats à ce sujet là euh, dans lesquels il mentionne justement que Ali anhu, euh, leur, a, leur a demandé de se repentir trois fois puis ils ont refusé de se repentir imaginez imaginez-vous que des gens viennent se présenter devant vous okay, et qu'ils vous disent que vous, que, vous êtes, que vous êtes leur dieu. Imaginez ça. Et puis ensuite, après avoir prétendu ça, tu leur dis non, arrêtez de croire en ça, ce n'est pas vrai. Et puis eux, ils persistent à dire oui. Donc ça c'est vraiment incroyable qu'est-ce qui se passe ici dans cet exemple-là de qu ce qui est arrivé à Ali. R.A. Donc, ils sont là devant lui en train de lui dire, tu es notre Dieu, lui, il dit, arrêtez, repentez-vous, ne dites pas ces choses-là, il continue à le dire. Alors, Ali, il a trouvé que l'affaire était tellement grave que ça nécessitait un châtiment particulier. Il a fait creuser des, des fosses et il a mis le feu dedans, puis euh, il les a fait brûler. Donc il a dit sa parole célèbre comme on l'avait mentionné tout à l'heure, inni lamma ra'aytu amran, monk, ra'aytu amran munkara aw qad tunari wa da'awtu qambara. Hein, et a Donc Al Ibn Hajar justement il a dit que ça c'est une chaîne qui est bonne. quand il a mentionné cette histoire là. وفعل هذا يكون تحريق علي رضي الله عنه للسبائية ثابتا وسواء كان ذلك بأثر عكر في البخاري أم بهذا الأثر على رأي ابن حجر رحمه الله تعالى وسيأتي في في كلام شيخ الإسلام ابن ما يشعر بميله للرأي الأول والله تعالى أعلم والمقصود هنا هو ظهور عقائد الرافضة المتمثلة في الغلو في علي رضي الله عنه في تلك الفترة في تلك الفترة الزمنية المتقدمة وإمعان علي رضي الله عنه في عقوبتهم حتى قال ابن عباس في ذلك ما قال كما ثبت إنكار علي رضي الله عنه لكل العقائد الأخرى التي ظهرت في عهده وانتظمت في سلك التشيع له وانتظمت في سلك التشيع له et son préférence sur Donc le cheikh il, il dit ensuite que euh, donc il dit selon cette euh, ces narrations là on peut dire donc que Ali radhiyallahu anhu a fait brûler les Sabaiya il a fait brûler les gens qui suivaient Abdullah ibn Saba à son époque et que ça c'est quelque chose qui a été euh, qui, qui, est, qui est confirmé hein. peu importe que ce soit confirmé par euh, la, la narration de, selon l'écrima dans Al-Bukhari ou bien selon cet athar qui a été rapporté hein, selon l'opinion d'Ibn Hajar al-Asqalani rahimahullah et plus tard on va mentionner les paroles de Cheikh l'Islam Ibn Taymiyyah hein, qui lui euh, yani, il penche vers la première position, la première opinion c'est-à-dire que c'est basé sur euh, c'est après ce que je comprends basé sur l'opinion euh, sur la narration qui est rapportée selon Ikrimah wallahu donc il dit que qu ce le but de qu ce qu'on vient d'expliquer c'est d'expliquer que c'est de montrer que la croyance des rafida euh, qui qui, euh, qui s'exprime qui qui est manifeste par l'exagération ex, au sujet de Ali radiyallahu anhu à cette époque-là très, très avancée hein, le fait que déjà à cette époque-là euh, au tout début des gens, des gens commençaient déjà à propager ces, ces, ces idées d'exagération au sujet d'Ali radiyallahu anhu euh, et, et le fait que Ali radiyallahu anhu a fait beaucoup d'efforts justement, est loin dans la punition qu'il a donnée à ces gens-là Au point, à un point tel que même Abdullah ibn Abbas a dit ce qu'il a dit à ce sujet-là, quand il a entendu que qu'Ali les avait punis par le feu, il a dit euh, Ali, euh, Ali, si c'était moi je ne les aurais pas brûlés par le feu mais je les aurais fait exécuter d'une autre façon parce que le prophète a dit, ne châtiez pas les gens par le châtiment d'Allah et puis il a dit celui qui change sa religion, alors exécutez-le donc ça c'est la preuve qu'il fallait les exécuter ces hérétiques là que ça c'est une position islamique et, mais qu'il n'était pas d'accord avec la méthode d'exécution puis euh, donc ça montre la position de Ali et des sahabas à cette époque là et euh, non seulement Ali a dénoncé Euh, leur, leur, leur attitude lorsqu'ils l'ont prétendu être Dieu ou avoir une part de la divinité. Mais également, euh, il a dénoncé toutes leurs autres croyances qui étaient contraires à la vérité et qui sont apparues à son époque. Hein? Et qui sont toutes des croyances qui suivent parfois la, la, même, euh, la même ligne, la même Euh, la même direction que celle des croyances des shi'ahs et des tachayyurs. Comme par exemple le fait de le préférer au-dessus de tous les sahabas, et de croire qu'il est meilleur que tous les sahabas, ou de le préférer devant les euh, deux shaykhs, c'est-à-dire Abu Bakr et Omar, ou bien euh, de faire propager le fait qu'il y avait la propagation de l'insulte des sahabas à son époque, donc Ali radiyallahu anhu il a dénoncé toutes ces différentes croyances-là et toutes ces différentes uh, zidées-là à son époque il a dit au shaykh l'islam taimiyya rahimahullah lammà ahtathat al-bida al-shiaïa fi khilafati amir l'mu'minina Ali ibn Abi Talibin radiyallahu Donc euh Cheikh Al Islam il dit dans le al fatawa euh, au volume 35 à la page 183 jusqu'à 185 euh il dit lorsque les différentes innovations des chiites euh, sont apparues dans, durant le khilafa de euh, Amir al-Mu'minin Ali radi anhu il les a réfutés c'est-à-dire Ali radiyallahu anhu il les a toutes réfutées et on peut les classer en trois groupes on peut classer les différentes innovations qui, sont à, qui se sont produites à l'époque euh, de Ali radiyallahu anhu on peut les classer en trois catégories Al-Ghaliya, les extrémistes Al-Sibaba, ceux qui insultent et Al-Mufadila, ceux qui préfèrent Ali au-dessus des autres فأما الغالية, فأما الغالية فإنه أحرقهم بالنار فإنه خرج ذات يوم من باب كنده فسجد له أقوام فقال ما هذا؟ قالوا أنت هو الله فاستتابهم ثلاثا فلم يرجعوا فأمر في الثالث بأخاديد فخدت وأضرم فيها النار ثم قذفهم فيها وقال لما رأيت الأمر أمرا منكرا أججت ناري ودعوت قنبرا وفي صحيح البخاري أن عليا أتى بزنادق فأحرقهم وبلغ ذلك ابن عباس فقال أما أنا فلو كنت, فلو كنت لم أعلم Donc, il, il, il commence par le premier groupe. Il dit ce sont les extrémistes. Et ceux-là, Ali les a brûlés par le feu. Ils les a châtiés par le feu. Et il, il mentionne qu'il était sorti de la mosquée un jour, puis il les a trouvé de, devant la porte de la mosquée. Et Euh, ils se sont prosternés hein, Devant lui Alors il a dit euh, Qu'est-ce que c'est que ça Mais Pourquoi vous prosternez devant moi Alors ils ont dit Tu es Allah, Alors, euh, Allah yani, Ali anh, Les a demandé de se repentir trois Par trois fois Par trois reprises Puis ils ont refusé de revenir Alors après la troisième fois Il a ordonné qu'on fasse creuser des fosses Hein, on, a, on y a mis le feu et puis il les a jetés dedans il les a fait jeter dedans donc il dit dans, un, dans sa parole célèbre comme j'ai mentionné donc quand j'ai vu que la l'affaire était laide était mauvaise j'ai fait allumer un feu et j'ai appelé Kambara, hein, Kambara, qui était son serviteur pour qu'ils euh, euh, qu creusent la fosse et qu'ils mettent le feu et qu'il les jettent dedans <coughs> donc euh, il dit ensuite Ibn hein, euh, on l'a mentionné tout à l'heure déjà cette parole c'est la parole qui est rapportée euh, dans Sahih al-Bukhari et si vous voulez savoir exactement l'endroit c'est le hadith 6922 et c'est le volume 12 à la page 267 de Fath al-Bari. Okay? Donc, ça c'est l'histoire que dans Al-Bukhari que Ali anhu a amené des hérétiques et qui les a fait brûler. Et que Abdullah ibn Abbas hein, a entendu de, de cette chose-là et il a dit « Si c'était moi, je ne les aurais pas euh, fait brûler à cause de l'interdiction du prophète sallallahu alayhi wa sallam ». Euh, de châtier par ce genre de châtiment et il a dit, si c'était moi, j'aurais seulement euh, fait leur, je les aurais seulement fait couper la tête <coughs> j'aurais fait qu'on leur frappe le cou et euh, il, a, il a mentionné les paroles du prophète Mohammed dans Al-Bukhari aussi qui mentionne que celui qui change sa religion, il doit être exécuté Man baddala dînahu faqtoulouhu Hein? et ça c'est une réfutation de ceux qui euh, prétendent qu'il euh, n'y a pas de peine d'apostasie dans l'islam comme Tariq Ramadan qui, qui disent que ça ne doit pas s'appliquer Tariq Ramadan et d'autres qui nient comme Tariq Suhaïdan aussi et d'autres modernistes qui essaient de nier qu'en islam il y a une peine d'apostasie ou que c'était seulement dans des cas de guerre ou des trucs de ce genre non, ce n'est pas vrai Il nie la réalité شيخنا دونك الشيخ الجانسي اما السبابه فانه لما بلغه من سب من سب بكر ومن طلب طلب قتله لما بلغه من سب ابي بكر وعمر طلب قتله فهرب منه إلى قرقيس قرقيسيا wa kallamahu fihi wa kana ali radiyallahu anhu yadari'u mara'ah li'annahu lam yakun mutamakkinan wa lam yakunu yuti'unahu fi kulli ma ya'muru ya'muruhum bihi donc il crée une autre catégorie qu'on appelle les et il dit que ça c'est lorsque ceux qui insultent Abu Bakr et Omar radiyallahu anhu donc entendu que Euh, un d'entre euh, les gens de, de Yannick qui était avec lui insulté Abu Bakr et Omar il a et, euh, quand il a entendu qu'il y avait des gens parmi lui il y en a ceux qui étaient avec lui qui avaient insulté Abu Bakr et Omar il a, demandé, il a exigé euh, qu'il soit exécuté et puis il s'est enfui c'est à dire. donc c'est ça Lorsque Ali radi Allahu a entendu que certains d'entre eux insultaient Abu Bakr Omar, il y en a un parmi eux qui insultait Abu Bakr Omar, il a exigé qu'on l'exécute. Mais il s'est enfui celui-là vers un endroit qui s'appelait Qarqisia. il euh, yani, yani, y, y a quelque chose qui est mentionné sur le fait que euh, yani, dans dans un sens que Ali radi Allahu anhu à son époque il n'avait pas un si grand un pouvoir sur son armée et sur ceux qui étaient avec lui, il ne l'obéissait pas dans tout ce qu'il leur ordonnait de faire. Hein? Et souvent, souvent c'est ça ce qui arrivait. Une fois même, il y a une parole qui a été attribuée à Ali, anhu, à ce sujet-là, justement. Euh, quand les, les gens ont demandé à Ali, mais pourquoi, que, pourquoi à notre époque, ce n'est pas la même chose qu'à l'époque d'Abu Bakr et Omar et Ali a répondu en disant Parce qu'à l'époque d'Abu Bakr et Omar il commandait des gens comme moi Tandis qu'aujourd'hui moi je suis en train de commander des gens comme vous Alors voilà pourquoi ce n'est pas la même chose à notre époque Et pourquoi il y a beaucoup de problèmes Après il dit Le mot bi ahad yufaddiluni ala Abi Bakr wa Umar illa jaladtuhu hadd almuftarin wa arwi anhu min akthar min 80 wajhan annahu qala khayr hadhihi alumma ba'da on a vu le premier groupe qui sont les extrémistes on a vu le deuxième groupe qui sont ceux qui insultent sababa wa Qu'est-ce qu'il voulait faire avec eux hein, Le premier groupe il les a brûlés Le deuxième groupe il voulait le faire exécuter Le deuxième individu il voulait le faire exécuter Il s'est enfui Et le troisième c'était Ceux qui préfèrent Ali anhu, Par dessus Abu Bakr et Omar hein, Eux ils ne les insultaient pas Mais il faisait juste préférer Quand il a entendu ça Il a dit seul que personne ne soit amené devant moi Et qui me préfère devant Abu Bakr Omar Sinon je vais le faire fouetter Hein, le châtiment des gens qui inventent des mensonges ou qui disent des mensonges hein, si je vais le faire fouetter et ça a été rapporté également de la part de Ali radhiyallahu anhu de plus de de 80, 80 euh, différentes narrations qui expliquent que Ali radhiyallahu anhu a dit que les meilleurs de cette oumma après son prophète Sallallahu alayhi wa sallam Sont Abu Bakr et Omar Ali radiallahu anhu lui-même Il a mentionné ça C'est mentionné par plus de 80 Différentes versions Narrations qu'il dit Les meilleurs dans cette umma Après le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam Sont Abu Bakr et Omar Donc même Ali radiallahu anhu lui-même Il disait ça Donc il, il était contre ceux qui le préféraient Au dessus des autres et Ça c'est rapporté dans Majum al-Fatawa ve voulons transcrire à la page 184 et 185 comme je l'ai dit tout à l'heure. Wa ala kulli hal fa aqaidu ar-rafida ma'a dhuhuriha fi ahdi Ali radi Allahu anhu illa annaha taqiyat mahsurah fi afrad la tumaththiluha ta'ifa aw firqa hatta inqada qu'est-ce qu'il explique le cheikh Ibrahim al-Ruhaili ici Il dit que de toute façon, qu ce qui est important de comprendre ici c'est que l'état de la croyance des Rafidah à cette époque euh, avec l'apparition elle, elle, elle est apparue, elle a commencé à apparaître à l'époque de Ali anhu, excepté que à cette époque elle était limitée à certains individus et on ne peut pas dire réellement qu'à ce moment là c'était encore une secte ou un groupe séparé ou divisé hein, parce que c'est par, par la suite que ça s'est développé et qu'ils sont devenus un groupe organisé mais à cette époque-là c'était des croyances qui étaient propagées qui étaient défendues par certains individus seulement et non pas par un groupe ou par une secte euh, euh, entière ensuite le shaykh de l'Islam abnu Taimiya wa'asifan dhalika al-waqi' wa ma'asala ba'da dhalika min tatawwuri nash'ati rafid fi nash'ati al-rafidah thumma zahara fi zamani ali من تكلم بالرفض ولكن لم يجتمعوا ويصير لهم قوة إلا بعد مقتل الحسين رضي الله عنه بل لم يظهر اسم الرفض إلا حين خروج زيد ابن علي ابن الحسين بعد المئة الأولى لما أظهر الترحم على أبي بكر وعمر رضي الله عنهما رفضته الرافضة وسموا الرافضة wa taqaddu anna donc euh, cheikh al-Islam Muntaymiya il explique justement ce développement là comment ça s'est passé euh, yani comment était la réalité des, des croyances des Rafida à l'époque de Ali radhiyallahu anhu dans le développement de la croyance des Rafida dans le volume 28 à la page 490 euh, il dit dans Mahatma al-Fatawa puis ensuite à l'époque de d'Ali on a entendu ou bien il y a, il y a eu l'apparition euh, des gens qui parlent qui euh, mentionnent les, les bid'a de, de la croyance des Rafidah mais euh, ils n'étaient pas réunis encore ces gens là qui avaient cette idée là ils n'avaient pas encore une force ils n'étaient pas encore réunis pour avoir une force euh, militaire excepté après Al-Hussein après la, la mort d'Al-Hussein radiyallahu anhu euh, et il dit même que le nom d'Al-Rafidah n'était pas encore apparu excepté après que Zayd ibn Ali ibn Hussein euh, sortent euh, prennent les armes à l'époque après le premier, euh, la fin du premier euh, siècle après la fin du premier siècle donc lorsque Zayd euh, est, est sorti il a pris les armes contre celui qui était au pouvoir à l'époque comme on l'a dit dans les cours précédents euh, quand on a expliqué l'origine du nom des Rafidah hein, il a pris les armes et il a montré, il a, dit, il a envoyé la miséricorde sur Abu Bakr et Omar il a dit Rahimah, Allah. Hein, en parlant d'Abu Bakr Omar il a envoyé la miséricorde sur Abu Bakr Omar alors des gens dans son armée n'ont pas, pas accepté ça hein? ils ont dit ils ont, ils ont exigé qu'ils insultent Abu Bakr Omar ils ont exigé de Zaid qu'ils qu qu rejettent et qu'il insultent Abu Bakr Omar mais Zaid a refusé c'est-à-dire Zaid n'a pas voulu insulter euh, Abu Bakr Omar alors ils l'ont rejeté ils ont refusé Zayd comme dirigeant hein? alors ils, ils ont été nommés à partir de ce moment là Rafidah parce qu'ils ont refusé Zayd, Zayd euh, Abdi, celui qu'on appelle Zayd Ibn Ali Ibn Hussein qui était le petit fils de Al Hussein donc ils ont cru que Abad Ja'far c'était lui l'imam qui était infaillible et ils l'ont suivi et d'autres ont, ont, ont suivi Zayd ils ont suivi Zayd on les appelle on les appelle aujourd'hui c'est cela ceux, ceux qui à l'époque ils refusaient de, de suivre Abou euh, et pardon ils refusaient d'insulter Abou Bakr et Omar aujourd'hui qu'est-ce qui se passe avec les zaidiyya qui sont au Yémen c'est que beaucoup d'entre eux euh ils ont ils se sont rapprochés de la croyance des Rafidahs de, de l'Iran donc même si à l'origine ils insultaient pas Abu Bakr et Omar hein, ils étaient euh, contre la position de ceux qui insultaient Abu Bakr Omar mais maintenant ils se sont rapprochés d'eux et euh, on entend parler de ce qu'on appelle les Houthiyin aujourd'hui c'est les Shia du Yémen hein, et bien là, un de leur chef aujourd'hui et bien, il a étudié justement en Iran. Il s'est rapproché très très proche de la croyance des Rafidah. Et donc, c'est pour ça qu'aujourd'hui, on ne peut presque pas compter de différence entre les Zaydiyya et les Rafidah. Ils sont presque sur la même Arhida. Allah me s'est-il. Donc, le sheikh il dit وَخُلَصَتُ الْقَوْلَ انْ الْرَافِضَ مَرَّدْ فِي نَشْأَتِهَا بَعْدَ مَرَاحِلٍ بِعِدَّتْ مَرَاحِلٍ hatta asbahat firqatan mustaqilla dit on peut on peut résumer tout ce qu'on a dit euh, en disant que les rafida ont passé par différentes étapes différents développements euh, jusqu'à ce qu'ils deviennent une secte indépendante qui se distingue dans sa croyance et dans son, par son nom de toutes les autres sectes de la oumma le shaykh dizou yumkinu ibrazu on peut élaborer ça en mentionnant quatre étapes principales al marhala al ula da'watu abdullah ibn sabah ila ma da'a ilayhi min al usula allati banat kad'a kad'awatihi li'aqidati rraj'a wa ihdathihi alqawl bilwasiyati li'ali radiyallahu anhu watta'n fi alkhulafa' as-sabiqin li'ali fi la première étape dans le développement des rafida c'est l'étape de la da'wa de abdullah ibn sabbah ou fadma ou kili abli qui sont les fondements sur lesquels la croyance des rafida est bâtie hein, Donc l'exemple comme par exemple sa euh, da'wa à, à la croyance de ar-raj'a, le fait qu'il croit que Ali anhu va revenir. Hein? Et le fait de, de, de prétendre qu'il était le wasi du messager d'Allah que Ali avait al-wasiya, que c'était lui celui qui détenait qui, qui détenait le euh, la la après la mort du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. الطعن في الخلفاء السابقين له فعل انصالت او de parler contre les خلفاءs qui avaient précédé Ali radi Allahu anhu dal khilafa Abu Bakr Umar Uthman radi Allahu anhum و وقد سعد بن سبا في ترويج فكره الضال البعيد عن روح الاسلام امراد الامر الاول اختيار ابن سبا البيئه المناسبه لدعوته حيث بس دعوته en l'Escola, l'Escola, l'Iraq després d'aixer el tancol entre aquestes l'amnsars com a marre l'esprit de il dit que parmi les choses qui ont aidé à la propagation des idées de l'égaré eh, Abdullah ibn Saba eh, qui, qui propageait ces idées-là qui sont loin de l'esprit de l'islam, il y a deux choses qui ont été, euh, qui, qui ont été des facteurs qui ont aidé la propagation de ces idées là la première chose c'est le fait que Abdullah ibn Sabah a choisi le bon environnement pour, pour euh, faire sa dawa c'est à dire il allait dans les villes où il sentait que il pouvait avoir euh, des gens qui allaient répondre à, à, son, à son appel bien entendu euh, par exemple en Syrie en Égypte, en Irak puisque ce sont des pays qui avaient été euh, conquéris par les, par les sahabas et où il y avait certains euh, individus probablement qui, qui euh, avaient accepté l'islam probablement par hypocrisie et qui souhaitaient créer de la dissension et des troubles à travers la Ummah et ils, ils allaient utiliser ce moyen-là pour justement faire cette propagation-là le shaykh il dit <coughs> en, donc euh, Abdallah ibn Nusa il, il se promenait beaucoup d'une région à l'autre justement كما ل لعدن ل ل paroles de تاريخ فلشت هذه الدعوه في مجتمعات لم تتمكن في من فهم الإسلام الفهم الصحيح وتترسخ أقدامها في العلم الشرعي والفقه بدين الله تعالى وذلك لقرب عهدها بالإسلام فان تلك لم صار انما فتحت في عهد عمر رضي الله عنه el Cheikh dit que euh, yani de... la raison pour laquelle euh, Abdullah ibn Saba a profité d'aller dans ces régions-là justement, c'est euh, le fait que l'Islam n'avait pas encore été euh, dans ces sociétés-là, n'avait pas encore été compris d'une bonne compréhension et elle ne s'était pas non plus enracinée euh, euh, fermement encore dans la compréhension de la science de la sharia et de, euh, du fiqh et de la compréhension de la religion de l'islam étant donné que c'était des pays qui étaient, qui étaient récents qui avaient été euh, amenés à l'islam il y a très récemment c'est à dire ils n'avaient pas encore vécu une, grande, une, longue, une longue période de temps dans l'islam donc ces régions là Euh, qui venait d'être euh, conquises euh, à l'époque de Omar. Anhu. Euh, donc, euh, c'était des régions qui étaient nouvelles. Et non seulement ça, euh, elles étaient loin de la région où vivaient les Sahabas à l'époque. Et elles n'avaient euh, pas encore... une, une, une bonne compréhension o beaucoup de compréhension de l'islam. El amro el-thani, en abdu'l-saba, ma a k'tiarihi de d'a'watihi tel que l'mujtama'at fa ennahu ziyadatan ala al-makr wal-khodi'ah achata d'a'watuhu bi sitar min al-takatumi wal-sirriya. فلم تكن دعوته موجهة لكل أحد وإنما لمن علم أنهم أهل لقبولها من جهلة الناس وأصحاب الأغراض الخبيثة ممن لم يدخلوا في الإسلام إلا كيدا لأهله بعد أن قودت جيوش الإسلام عروش ملوكهم يعني donc euh, qu'est-ce qu'il dit ici le sheikh il dit la deuxième, le deuxième facteur qui a fait en sorte que les idées d'Abdallah ibn Saba se propagent c'est justement le fait que Abdullah ibn Saba a choisi ces sociétés là où il est allé euh, pour, et il a en plus de ça rajouté de la russe à sa hanche en, en, en faisant en sorte que sa darwa était secrète et sa darwa elle était et un effet en secret et en silence hein? Et Sa sawa était, était pas dirigée vers tout le monde hein? comme les certains groupes de debi aujourd'hui ils' invitent pas tout le monde à les suivre et ils sont pas ils n'ont pas une darwa euh, qui est publique qui est devant tout le monde ils ont Seulement une darwa euh, qui s'adresse à certains individus bien particuliers et c'est fait, fait en secret. C'est pour ça que, dans certains endroits où les lesbie font leur darwa, les, les gens remarquent même pas hein? les gens remarquent même pas qu'il y a cette là qui est, qui est en train d'être faite Il ne ils la voit pas parce que ce n'est pas une darwa qui s'adresse à tout le monde c'est une darwa qui est dirigée vers certains individus bien spécifiques. Hein? Comme le Cheikh il dit ici à propos d'Abdoullah ibn Saba, il dit que sa daoua n'était pas dirigée vers tout le monde mais euh, uniquement vers ceux que lui considérait qu'il pouvait accepter. Euh, Abdoullah ibn Saba appelait seulement des gens parmi les gens qu'il considérait qu'ils allaient accepter son, ses, ses idées parmi les ignorants, parmi les, les gens. Les gens qui avaient des intérêts, des mauvais intérêts, des mauvaises intentions hein, du fait que Euh, ils étaient rentrés dans l'islam par ruse et par hypocrisie hein? et qu'ils étaient devenus musulmans juste uniquement après que les armées de l'islam étaient entrées et qu'ils avaient euh, détruit les trônes de leur roi et détruit leur royaume hein? donc à partir de ce moment là ils, pas choix que de, ils, ils, ils considéraient qu'ils n'avaient pas d'autre choix que de se convertir à l'islam mais ils se convertissaient à l'islam pas par conviction mais par hypocrisie ok وقد Donc, comme on a lu les paroles d'Ibn l'Imam al-Tabari dans son tarif, comme on l'a mentionné uh, tout à l'heure que il a envoyé ses douat il a envoyé ces agitateurs un peu partout pour propager ses idées, et il euh, communiquait par écrit avec euh, ceux qu'il l'avaient corrompu dans ces différentes régions-là, et il, il leur écrivait, et il les invitait en secret à, à suivre ses, ses idées et ses opinions. Donc, le Cheikh dit, « Il dit dans les siyaks, et dans les siyaks et les s'yatent, et les s'yatent, et ils ne voient l'imam at-tabari dans le volume 4 à la page 430 euh, à la page 341 au volume 4 il dit que ils ont ils avaient une, une large diffusion sur la terre c'était c'est-à-dire ils étaient bien diffusés dans différentes régions des pays et il il faisait entendre leur da'wa mais il il euh, faisait entendre quelque chose mais ce qu'il voulait réellement c'était c'était euh, autre que ce qu'il montrait ce qu'il voulait réellement c'était autre chose que ce qu'il montrait donc il y a des gens comme ça même encore aujourd'hui vous les entendez, ils parlent euh, au nom de l'islam et, et ils défendent soi-disant des, des choses qui paraissent nobles ils vont dire nous on est pour l'ordonnance du bien pour l'interdiction du mal hein, pour ci et pour ça mais en dessous ils cachent autre intention Hein, ils cache d'autres buts et d'autres objectifs qu'ils ne veulent pas montrer donc euh, ça c'est la première étape dans le développement des rafidah ensuite la troisième étape il se trouve cet état et le réveil et ce après le débat de Othman et le réveil et le réveil et le réveil بإخماد الفتنة التي حصلت بمقتله, بمقتله فوجد هؤلاء الضال متنفسا في تلك الظروف وقويت تلك العقائد الفاسدة في نفوسهم إلا أنه مع كل ذلك بقيت هذه العقائد محصورة في طائفة مخصوصة ممن أضلهم ابن سبع وليس لهم شوكة ولا كلمة مسموعة عند أحد سوى, ابن سوى من ابتلي بمصيبتهم في مقتل عثمان رضي الله عنه وشاركهم في دمه من الخوارج المالقين ومما يدل على ذلك ما نقله المؤرخون في الحوار الدائر بين هؤلاء قبيل موقعة الجمل موقعة الجمل ومما جاء فيه كما ذكر الطبر قال ابن السوداء ودى والله الناس أنكم على جديلة جديلة يعني هي القبيلة والمعنى هنا أي منعزلين في ناحية من الناس في, في ناحية عن الناس على جديلة ولم تكونوا مع أقوام مرآة ولو كان ذلك الذي تقول لا تخطفكم كل شيء وفي موطن, في موطن آخر تكلم ابن سوداء فقال يا قوم إن عزكم في خلطة الناس فصالعوهم وهذا, وهذا القول لا يقوله صاحب شوكة ومنعه ومع هذا فإنه لا ينكر دور هؤلاء السبائية وقتلت عثمان في ish'al niar al harb Il dit que la deuxième étape c'était le fait de montrer cette croyance là ouvertement. Et euh, ça c'était après la mort de Uthman après que Uthman a été tué et que les sahaba étaient euh, préoccupés par Euh, le fait de faire cesser cette fitna qui est apparue avec le fait qu'il a été qu'il a été tué donc euh, ces gens là parmi les gens des garments ont profité justement de cette fitna pour, euh, pour propager leur croyances et donc leur croyances à cette époque là a, est devenue un peu plus forte encore leur fausse croyance est devenue encore un peu plus forte dans leur en, en eux mêmes excepté que malgré tout elle est restée euh, limitée hein, cette croyance elle est restée limitée dans leur groupe encore, encore là, elle était encore limitée à leur groupe hein, le groupe que Abdullah ibn Saba avait réussi à égarer, et il n'avait pas encore de force à l'époque et il n'était pas encore entendu euh, excepté par ceux qui avaient euh, yani, été affectés par euh, l'épreuve de la mort de Othmane Hein, anhu. donc الخوارج, dans, il y a des gens parmi les euh, khawarij qui ont participé hein, à ça, à ça à son, dans, dans le fait que son sang soit euh, euh, que son sang soit répandu qu'il soit, qu soit tué et ça, ça indique que comme les historiens l'ont expliqué, il mentionne que Abdullah ibn Saba euh, n'avait pas de, de, de force en, à cette époque-là non plus. Il mentionne justement qu'est ce qui s'était passé un peu avant la bataille de Al-Djamal. Euh, comme ça a été mentionné par Tabari dans son tarikh, le volume 4 à la page 494, il euh, euh, Yani, il mentionne assez, euh, aux gens yani, de, de rester à l'écart, pour pas se faire écraser par les gens yani. et il mentionne dans une autre, dans une autre citation à le même, euh, dans la, à la même endroit mais dans, dans le même livre hein, Tariq al-Tabari, volum 4, page 494, il dit euh, Abdullah euh, ibn Saba il disait yani, de, de rester mélangé avec les gens et d'agir avec eux de ne pas montrer ouvertement leurs croyances, d'agir avec eux ni euh, sans montrer ouvertement leur position. Pourquoi? Parce que, comme le cheikh euh, Ibrahim euh, Ibrahim al-Ruhail, l'explique ici, il dit que ça c'est la preuve qu'ils n'avaient pas de force encore parce que si quelqu'un qui a de la force il parle pas de cette manière-là c'est-à-dire il ne dit pas aux gens ne euh, montre pas ta vraie croyance ou des choses comme ça. Quand quelqu'un il a une force, il n'a pas peur de dire ce qu'il croit, il n'a pas peur de dire ce qu'il pense réellement, il n'a pas besoin de faire semblant dans sa façon d'agir avec les gens. C'est comme ça qu'il euh, qu a expliqué cette, ce, ce point-là. Il dit Il n'y a personne qui peut nier le, le, le rôle que euh, les, les gens qui suivaient Abdullah ibn Saba ont eu dans la Dans, et, le, et les gens qui ont tué Ousmane, il n'y a personne qui peut nier le rôle qu'ils ont joué dans les guerres qui sont apparues entre les Sahabas par la suite. Et ça, ça a été expliqué et vérifié dans les paroles des ulama qui ont, par, qui ont écrit justement au sujet des événements. Dans le sens que les, les guerres qui sont arrivées par la suite entre les Sahabas dans la bataille de Jamal ou de Safin par exemple, c'était eux qui étaient derrière ces guerres-là. C'est-à-dire, c'est les fidèles d'Abdallah ibn Sabah et les fidèles de... Il y en des, des fidèles d'Abdallah ibn Sabah et ceux qui avaient tué Ufman, c'était eux qui étaient derrière cette fitnée. Cet aspect-là, donc. Qu'est-ce qu'on va faire? Inch'Allah, on, on va lire jusqu'à là l'étape numéro la troisième étape dans le développement des, de la France des Rafidah il reste juste deux petites citations à lire puis on continuera quand on va continuer Inch'Allah à partir de l'étape numéro 3 puis euh, on continuera à partir de ce point là donc euh, le cours numéro 5 on va commencer à partir de l'étape numéro 3 Inch'Allah donc le shaykh il parle justement des influences que Abdullah ibn Sabah a eu dans la fitna entre les sahabas إذ يقول ابن حزم مقررا ذلك وبرهانه. وبرهان ذلك أنهم اجتمعوا ولم يقتتلوا ولا تحاربوا فلما كان الليل عرف قتلت عثمان أن, الإراع أن الإراعة والتدبير عليهم فبيتوا عسكر طلحة والزبير وبذلوا الصيوف فيهم wa waqa'a ça c'est mentionné dans c'est le livre d'Ibn Hazm le volume 4 à la page 239 il explique justement qu'est ce qui était le rôle de, des gens qui ont suivi Abdoulilah ibn Saba dans la fitna qui est arrivée entre les sahabas il dit que la preuve de ça c'est qu'ils se sont Abdoulilah ibn, ibn Hazm il dit la preuve que c'est eux qui ont eu ce rôle là, qui ont commencé la fitna c'est que les deux armées les, deux, les sahabas se sont réunis et ils se sont réunis dans le but de faire des des, des, des, des comment on dit négociations pour faire cesser la fitna donc quand ils sont arrivés ils se sont pas battus ils se sont pas combattus les uns les autres mais durant la nuit les gens qui avaient tué Othman avaient compris justement que était en train de, de que les sahaba étaient en train de se concerter justement pour régler le problème de ces gens qui avaient tué Othman et pour les combattre alors ils ont profité de la nuit justement pour se propager entre les différents, les deux groupes, hein? et donc il y en a des, un groupe qui était dans l'armée de, de Talha et de Zouber, et d'autres qui étaient dans l'autre côté, en qu'est-ce qui est arrivé, c'est qu'ils ont sorti leurs épées, d'autres au ont mentionné qu'ils ont commencé à tirer des flèches d'un côté et de l'autre, et chacun des deux groupes ont pensé que l'autre avait commencé Dans, dans la, dans, avait commencé le combat alors c'est comme ça que la bataille est partie en fait et ça, ça avait été justement euh, euh, ça a été euh, débuté par ces gens-là ces gens-là qui faisaient la fitna ensuite il dit et il dit Ibn Kathir qu'il a été qu'il a été qu'il a été qu'il i wa ajma'u ala en yusiru l'harb minal ghals ça c'est dans Al-Bidaya wa Nihaya d'Ibn Kathir dans le volume 7 à la page 251 il dit donc les gens qui ont tué Ufman ils se sont ils ont profité de la nuit ils se sont mélangés dans les armées des différents groupes durant la nuit et ils ont commencer la bataille en profitant de la noirceur. Donc, c'est ça. Donc, ça, c'est la, euh, la preuve que, bon, ils ont, ils ont commencé à se propager après la mort d'Othmane et euh, après la mort de... non, pardon, après la mort de... où c'est ça? Après la mort de Hussein, hein, ils se sont propagés, mais ils n'avaient pas encore une force, une grande force. Et parmi, donc, c'était eux qui avaient euh, fait en sorte que Othmane soit tué. C'est les gens qui ont suivi Abdullah ibn Sabah. Donc, c'est de eux qu'on qu parle ici, ceux qui ont, ceux qui ont suivi Abdullah ibn Sabah, qui se sont mélangés parmi les, euh, les deux armées, alors qu'ils étaient en train de faire des négociations. Puis, ils ont profité de la nuit pour faire la fitna les gens qui avaient tué Hoffmann ont profité pour faire de la entre les deux groupes et la guerre et la bataille a commencée de cette manière-là. Donc euh, on va s'arrêter ici pour aujourd'hui inshallah puis euh, on continuera à mon retour euh, le cours inshallah par la suite. Donc euh, je pense que là ça nous aide à avoir une meilleure compréhension des développement comment les croyances des chiens se sont propagées, comment elles se sont, comment elles se sont développées premièrement puis ensuite comment elles, ont, elles se sont propagées au tout début hein, puis là par la suite on va voir dans les deux prochaines étapes comment elles sont euh, arrivées à devenir ce qu'on les connaît euh, ce qu'on connaît aujourd'hui. Puis après on va voir les détails de la croyance des renhédoras, La détail de la croyance des Rhédras, puis on va rentrer assez en détail là-dedans en citant des exemples de leurs livres qu'est-ce que leurs chourds disent hein, la réalité de leur croyances c'est quoi et puis c'est vraiment à ce point là qu'on va être capable de comprendre et de réaliser à quel point ces gens là sont loin de l'islam à quel point ils n'ont rien à voir avec euh, avec l'islam et les fondements de l'islam Donc va ser aquí insha'Allah pour l'instant. Subhanakallahu wa bihamdik. Shadu'en la ilaha illa ant. Astaghfiruka wa atubu ilayh. Barakallahu feekum. Wa jazakumullahu khairan. Wa assalamu wa rahmatullahi wa barakatuh.